Tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Je vais gagner votre animateur et cette semaine sur l'émission spéciale de Division. Tout, tout, tout. De Division, un jeu de Ubisoft et pour en jaser avec moi, Daniel Carosella. Salut, Jibé, j'ai particulièrement aimé ton effet spécial là, que t'as la... lancé au début de show. Là. Hey, on a débloqué du budget. Oui, écoute, euh, maintenant, vous aurez des effets sonores pour accompagner nos belles voix. Euh, euh, comment je pourrais dire ça? sensuel Ça en est autre. <rire> oui, c'est peut-être un <rire> C'était quoi, ça? C'était un bruit de mer? Oui, c'était un sensuel. <rire> oui, ouais, c'était sensuel. Mmh. Voilà. Et euh, pour agrémenter tout cela de son savoir éternel, je vous en attends Bonjour, ting, ting, ting, la musique, moi, je suis voilà, monté à la musicale, et voilà, merci beaucoup. <rire> On est ensemble pour parler de The Division aujourd'hui, puis il me semble qu'on faisait beaucoup de, aujourd'hui. Euh, oui. Oui. Oui, oui, oui, oui mais euh, c'est drôle, hein? Ben, en fait, ça, ça porte bien son nom parce que ça divise. Oh. Oui, On moi j'ai appris à faire des maths grâce à ça, moi j'avais pas ça ce talent-là de calculer, depuis là je l'ai. Ouais, mais tu sais, calculer quand t'as une mémoire de poisson rouge... pas donne... facile! Non, ça, ça donne pas grand-chose <rire> en boucle <bowling. rire> Une chose que je me souviens par contre, c'est que tu me dis avant le show, « Hé, jubé, il faut que je parle d'un truc, fait que... » Voilà, oui. c'est le temps du truc, à Daniel. Ouais, non, mais c'est pas vraiment un truc, là. En fait, c'est plus... Euh, je sais pas comment qualifier ça. Win, fail, euh, bref, euh, choisissez. Euh, euh, vous savez que euh, les jeux free-to-play. Euh, c'est free-to-play. Euh, maintenant, on est même rendu avec une mode free-to-start. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, le jeu euh, Mitomo de Nintendo, qui a été lancé ce, cette semaine pour euh, les appareils mobiles, <rire> est un jeu qu'on catégorise sous l'appellation Free to Start. Euh, donc, c'est gratuit pour que tu commences, mais après ça, ben, c'est ça. Okay. Euh, mais, mais Mitomo, c'est comme dans Mythoman. Le but, c'est de te voler, c'est ça, là. J'ai aucune idée. Bref, je l'ai installé, <rire> puis il euh, y a... Pff, pff, je sais pas, là. Moi, j'ai commencé à habiller des mon petit personnage virtuel, là. Hé, hey, mmh. c'est cool. Moi, moi, il ressemble à hot-dog. <rire> <rire> ok. <rire> Hé, hey, je suis fier de mon habit d'hot-dog. J'ai acheté un habit d'hot-dog. T'as acheté, en plus. Ah non mais oh, non non mais avec l'argent parce que tu sais là. que tu des enfants à nourrir avant d'habiller des hot-dogs hein <rire> je dis Ça de même là. Non mais c'est les pièces qui donnent OK c'est bon Voilà, ouais, c'est ça parce que tu peux acheter des pièces là-dedans là puis yep. je me rappelle plus le nombre de pièces mais je sais que le plus gros pack c'est comme 105 dollars Ben voyons Ouais Ouais C'est pour des hot-dogs et habiller du monde <rire> Ouais on va dire Mais attends attends attends si c'est 105$ l'ensemble, ça battra pas ce que j'ai à vous dire. Au niveau du jeu Clash of Clans, euh, c'est un jeu, en fait, ça, ça a été très très longtemps dans le top des palmarès, Clash of Clans. C'est euh, un des jeux mobiles qui, qui qui a été le plus populaire dans les dernières années. Et euh, le studio euh, qui a développé ce jeu-là, dont j'en ai mal... Ah, Supercell, c'est ça. Supercell a lancé Clash Royale qui est du simili-suite. Et le top, euh, celui là qui est vraiment au top des palmarès euh, de ces jeux-là, c'est un gars qui s'appelle euh... C'est moi deux secondes... Euh, Chief, euh, Pat. Chief, Chief Pat. Chief okay. Pat. Donc, Chef Pat. Et si je vous demande, euh, à votre avis, combien d'argent est-ce qu'il a mis au total dans ces deux jeux-là, vous me répondriez... quoi 3,25€. 3,25? Ouais, ben, coupe de piastres, là. Euh, tu sais, entre, euh, entre 10 et 1 million. <rire> oh, oh, <rire> moi, j'aime ta... Ouais, c'est ça, j'aime la fenêtre de JB, tu sais. Euh, moi, je ne parle pas vraiment. Euh, oui, effectivement, c'est dans les chiffres que JB a lancés. Yeah! Ah, J j te je te chante une toune, ça se fait? Non, ça va, ça va les achats spéciaux, on ne sait En fait, Chief Pat a mis 30 000 dans ah, ces jeux-là. Ah, j'étais moche? <rire> oui. <rire> <rire> oui, écoute, euh, c'était dans la braguette que t'avais dit. Ah oui? Euh, mais euh, pour vous dire plus précisément, 18 dollars dans Clash of Clans et environ 12000 dollars dans Clash Royale. faut dire qu'il a fait... utilisé du code, là. De... Ben, dans le deuxième là, il a pris du code du premier puis il l'a remis dans l'autre que... ouais, que... mais c'est quand même on s'attend à ouais. 12 oh, oui, mais, et moi ce qui, ce qui me fait capoter puis c'est pas parce que je comprends que là, les jeux mobiles là, free to play font de l'argent pis l'industrie de jeux vidéo fait de l'argent pas à peu près plus que le cinéma puis la musique ensemble mais moi c'est de voir dans le temps des fêtes des euh, Mobile Strike qui euh, avait des ouais. pubs avec Arnold Schwarzenegger je suis comme et hey, ta boy ok ouais. on est là là Oh, oui. puis, il y avait, avait aussi euh, euh le nom m'échappe là mais il y avait un jeu, c'était Kate Top puis après ça il était Mario ouais. Carry. Euh, Trouve-moi le lien avec Mario Carry puis Kate Top Mais je pense c'était Fire Rage ou en cas, euh, je, je me rappelle plus mais c'est un jeu mobile en cas, puis euh, c'est ça là il, il te dépense de l'argent dans les campagnes de marketing là pour aller chercher des gros acteurs. C'est pas dans euh, le développement, c'est ce qu'on vient de comprendre. Ben, ça dépend. T'sais, clash of Clans, je l'avais essayé, t'sais, puis c'est vrai que c'est sympathique là, comme jeu de, de stratégie, euh, mais il y a beaucoup d'incitatifs pour que tu dépenses, euh, pis Clash Royale, ça a l'air que c'est épais, je l'ai pas essayé, mais euh, ça a l'air que les incitatifs pour que tu, euh, tu sortes ton portefeuille sont encore euh, plus euh, présents que dans Clash euh, clash of Clans, mais... Euh, Pour dire une affaire Chief Pat a une euh, chaîne YouTube et il y a euh, 1.7 millions d'abonnés donc euh, il euh, y en a qui disent ouais mais tu sais dollars avec le nombre d'abonnés qu'il y a sur YouTube tu c'est quand même rentabilisé je veux bien croire là mais on s'entend que le gars a quand même dépensé 30000 dollars sur deux jeux mobiles mais là son nom c'est quoi Chief Pat bah je pense pas que ce son vrai son sont vraiment c'est sur non c'est pas oui, un... c'est pas un Chief Pat oh Tch -tch -tch. Merci, bonsoir. <rire> OK, oui, bon, donc... Attends euh... c'était de l'humour, ça? Ben oui, juste m'invertir. OK, euh, ben, la prochaine fois que tu fais une blague, je euh, vais aller d'avance, je vais préparer mes rires. C'était digne de Luc. Ah, <rire> <rire> <rire> oh boy. La réalité augmentée, un spectacle avec de l'humour. <rire> oui prochainement au Saint-Denis on met euh... ça sur l'affiche <rire> bref fait que voilà, fait que je voulais juste vous partager ça là, pour vous dire que le gars a quand même mis 30 dollars et moi si j'avais 30 dollars à mettre ça serait sûrement pas sur deux jeux mobiles euh... je vous dirais pas sur quoi ben, ça dépend pas... un Candy Crush qui... ça doit pas être bien dur à développer et qui a fait des millions et des millions là Oh oui, oui, puis... Euh, quand Sébastien Trottier avait tenu son événement 24 Heures Gaming, c'est pour euh, Actualité DVD, euh, j'y avais parlé du jeu Puzzle and Dragons, qu'à un certain moment faisait 2 millions par jour. C'est fou, hein? C'est ah, fou, là! Tu sais, oui. nous autres, on achète des réel, là, fait que tu sais, à la place, on pourrait peut-être investir dans le jeu mobile. Ouais, moi, je pense que j'ai investi dans ce merveilleux gouvernement actuel. Ah, c'est pas bien plus la peine. Ah, <rire> euh, Seigneur. Veux-tu euh... qu'on jase de sa maman, tu qu'on jase de sa n'est <rire> pas le... au podcast du petit peupe. Oh, j'ai fait une plug. Plug. <rire> c'est Game of War, le jeu avec Kate Hopton. Game of War. Ouais. Est-ce que tu joues avec Kate? pense pas, hein? Fait que ça vaut pas la peine. <rire> non. <rire> non, surtout Kate est même plus là. Là, là c'est Mario <rire> Carey. Ah, ouais. on baisse de niveau? Non, <rire> je sais pas. Quand, quand la compagnie a annoncé que c'était Mario <rire> Carey, j'ai vraiment cherché à trouver le lien. Là. Vraiment beaucoup, là. <rire> vraiment. Je comprends pas non plus, mais en ce que c'est une demoiselle, puis elle peut euh, s'habiller peu. Euh, oui. <rire> fait que ça doit je être ça, le Non, ouais, mais tu sais, avec Schwarzenegger, tu peux dire, avec Mobile Strike, hockey, Schwarzenegger, film d'action, jeu d'action, bon, hockey. Euh, tu sais, il écoute comme une espèce de caporal. Oui, oui. Tu sais, Kate Upton, à part euh, faire la une des spéciales bikini de Sports Illustrated, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? T'sais? Même là, il n'y a pas de lien. Là. Fait que Miriam Curry, ce pas pire que l'autre. Ah non, non, ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bah, cas, bref... Euh je j'n'empêche qu'on cherche le lien. Oui. Fait que fait que voilà, fait que 30000 dollars si jamais euh, si jamais vous vous sentez mal parce que vous avez dépassé, je sais pas moi un 10 ou 20 dollars dans un jeu mobile. Dites-vous qu'il y en a des pires que vous. Oui. Ouais. <rire> mais là lui il a, il a mis 30000 dedans mais pour jouer ou pour le développer le jeu Non non, pour jouer. Ah, ah Moi je pensais que c'était pour le développer, je te Ah, c'est pas ça, pas si cher. Non non, non, non, non, non. Lui, il n'a rien à voir avec le développeur Supercell. Là. Lui, c'est un joueur. C'est ah. un amateur de Clash of mais Clans. Okay, Clash mais dis-le, c'est ça clairement. <rire> ben là, on a compris. Ah. Hey, n'englobe pas tout le monde, OK? <rire> <rire> c'est assez surprenant à quel point HB ne peut pas comprendre. <rire> oui, je suis capable, je suis capable. Tu n'avais peut-être pas compris ma joke de qui est pas cheap-ap. C'est pour ça que tu ne l'as ouais, c'est peut-être ça. Ah. ça fait, enfin, je voudrais que tu le refais. Je ah, fais le don. Près... On... Donc là, euh, on peut dire que c'est pas un cheap-at. Ah! Oh! Ah! C'est bon. bon. Donc, euh, <rire> The Division. Parce que là, le, le goût est en train de se céder. Oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est en train Check le, le mixer, lien. Check le lien. Oh, oui. Le jeu de Division, c'est quoi? C'est un MMORPG dans un univers post-apocalyptique réaliste de la franchise Tom Clancy. On se ramasse à New York, où est-ce qu'il y a eu le euh, le Black Friday, c'est ça? Oui, c'est ouais, le... ok Où est-ce ouais. que tout le monde se garoche dans magasins. On a mis euh, un virus sur les billets de banque et euh, ces virus-là ont infecté la population et donc la ville de New York est complètement sans dessus-dessous. Euh, donc c'est une allure de post-apocalyptique, on entend dire que c'est un peu comme ça à travers les États-Unis. Il y a un organisme, de la gtf qui essaie de reprendre le contrôle, n'y arrive pas, font des premiers soins, ce genre par militaire. Et le gouvernement américain avait pensé à ça. Imagine que toutes les arcanes cessent de fonctionner. Comment on maintient l'ordre? Eh bien... On a une unité spéciale, une unité spéciale qui s'appelle La Division. Et vous, vous êtes membre de cette unité-là et vous allez devoir sauver la ville de New York. Ah. Ouais, <rire> C'est pas mal ça, le, le portrait global le, du jeu. Je pense je pense pas mal ça. Oui, bon ouais, ben c'est ça. Au niveau de l'histoire, euh, c'est parce que ça se dilue. Et à un moment donné, l'histoire prend une place pas mal secondaire dans The Division parce que c'est vraiment pas, euh, je dirais, l'élément principal là, qui va capter votre intérêt. Là, contrairement à... T'sais, en ce moment, je... moi, JB et Luc, on joue à Quantum Break. Ça, c'est complètement le contraire. C'est plus l'histoire qui fait la force du jeu. Mais dans The Division... T'sais, oui, il y a l'histoire. Oui, il y a une couple de cinématiques qui vont s'imbriquer. Oui, vous pouvez en apprendre plus sur l'univers du jeu. Mais c'est pas ce qui va retenir votre intérêt. Là. Non. Puis la façon de la divulguer, l'histoire, c'est que tu as plein de petits arcs narratifs. de la population, tu vois, des, des gens d'écho qui vont euh, euh, prendre de l'information des cédulaires qui sont à puis recréer des scènes. Des fois, ça va être très, très paisible. Des fois, ben, souvent, c'est c'est très très brusque c'est de euh, du monde qui brûle d'autres gens pour les purifier ou que tu sais des attaques à meilleure armée des, des choses comme ça mais les arcs narratifs faut fleur te construire par toi-même ah tel personnage il arrivait ça dans sa vie en ah, lui il raconte que il y avait il y avait besoin d'argent de la part de sa mère puis euh, ben c'était pas mal ça puis là tu retrouves un autre cellulaire puis ah finalement ben écoute il euh, essaie de rappeler sa mère sa mère elle répond pas parce que euh, la ville est en de tomber en ruine ah là tu leur plus tard, puis euh, il est rendu à l'urgence, puis il trouve pas plus, tu sais, ça va être comme ça, mais si t'as suivi les bons cellulaires, là, entre guillemets, un en arrière de l'autre, t'es capable de construire l'histoire, mais ça se peut que tu pognes un cellulaire de lui, puis 12 cellulaires de d'autres mondes entre-temps, tu sais, fait que ouais. ça devient compliqué de refaire l'histoire, une en arrière de l'autre, là. Ouais. Oui, oui, oui, absolument, puis... Euh pis c'est ça t'sais j'ai pas eu un intérêt particulier au niveau de, de l'histoire c'est correct euh, je pense le ben j'allais dire le setting est correct euh, l'atmosphère est correct mais en même temps je trouve c'est t'sais t'sais à part le, le Black Friday le reste c'est un mal classique, tu c'est très post-apocalyptique. D'ailleurs, j'ai jamais vu autant de chars inutilisés dans les rues de New York. Même euh, je jamais allé à New York, mais ma oui, puis j'ai dit coudon, y il y a-tu autant de chars que ça à New York Et sa réponse fut oui. Donc ben bah, en fait, moi je te <rire> dirais que L'heure de pointe a de l'air plus apocalyptique que ça. Si on regarde juste le nombre de chars qu'on a des ouais, chars, ouais, des trucks. Je me dis c'était tranquille cette journée-là pour un Black Friday là. <rire> ouais, effectivement. Tu comprends que à manés parce que la capacité graphique c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu là mais tu peux pas mettre éternellement des chars partout là. Mais dans la ville de New York, juste un vendredi après-midi, le trafic c'est c'est parche choc à parche choc, ça la grandeur de de la ville. Imagine là, là t'es en pleine catastrophe, tout le monde essaie de sauver, ça serait pire que ça. Là. Ouais, ouais j'imagine. Tu tu le tester Moi, c'est l'impression que j'ai eu un peu, mais tu sais, tu l'oublies rapidement. Euh, mm. La ville est super bien représentée. C'est les vrais noms de rues. Alors, on a escamoté là, certains quartiers. De ce que j'entends dire, on a diminué ou changé certains buildings, mais c'est très, très fidèle et ça aide à l'immersion dans l'histoire. Pas dans l'histoire, mais dans, dans l'aventure que tu vis. Tu as vraiment l'impression d'être dans la ville de New York et d'essayer d'avoir un impact positif sur la suite des choses. Hum. Mm. Euh, ben oui, puis euh, en fait, c'est parce que euh, je veux laisser aussi la place à Joe, là, pour, pour qu'il puisse parler du Pour euh, faire comme jeu. le dernier show, là, où est-ce qu'il était là, <rire> mais comme... Hey, mais oui, vous je écoute. <rire> vous écoute, ça, bon... Euh, ben, euh, en fait, euh, je dirais une des places que, que j'ai bien aimé visiter, <rire> puis euh, c'est ça, c'est très post-apocalyptique, donc euh, c'est loin d'être ce qu'on voit à la télévision, mais il euh, y a une mission dans laquelle tu vas devoir rentrer dans le Madison Square Garden, et oh. euh, ça, j'ai ai bien aimé aller là-dedans, euh, C'est un autre portrait de, de cet euh, arena-là, donc on est loin des euh, parties des rangers et des spectacles. Euh, c'est vraiment, tout est sans dessus dessous, un peu comme le reste de la ville. Euh, mais euh, je vous dirais, au-delà de l'histoire, ce, ce qui a particulièrement capté mon intérêt dans The Division, c'est euh, la, la jouabilité, c'est le, le, le, le fameux gameplay. Euh, parce que The Division c'est pas un jeu que j'attendais, j'en avais énormément entendu parler j'ai même pas participé à la bêta puis du seul sait que j'aurais pu j'ai mais... participé aux deux bêta mais toi, toi, toi, t'as pas de vie non, Moi, je, je suis malade dans la tête là <rire> ce, ce jeu là euh, m'a beaucoup trop pris de temps <rire> ben c'est fou, c'est parce que c'est ça c'est ça l'affaire avec The Division, c'est que tu commences et c'est un peu difficile d'arrêter ouais. euh, en fait c'est parce que Euh, le style de jeu est assez simple dans le sens que c'est un jeu tir à troisième personne euh, plutôt classique avec des éléments euh, qui sont repris de d'autres jeux d'Ubisoft, notamment de la Sprinter Cell Blacklist euh, au niveau du système de couverture. Euh, ça, je, on pourrait y revenir. Là, c est, c est, en tout cas, il y, y a ses pours et ses comptes Mais c'est un jeu qui est extrêmement efficace que tu peux prendre en main extrêmement rapidement. C'est ce qui fait en sorte que vous allez jouer de division sans vouloir vous a, vous arrêter. Euh on parle pas d'un jeu euh, que une énorme courbe d'apprentissage. Si vous avez joué à un jeu de tir à troisième personne dans votre vie, ben vous allez rentrer dans de division puis euh, vous allez pouvoir vous débrouiller rapidement puis efficacement. Euh, c'est un jeu euh, c'est Assez simple d'éliminer de, des ennemis, c'est très gratifiant, c'est très satisfaisant euh, de d'éliminer de, des ennemis aussi simplement. Il y a quelques variantes là, au fil du jeu, là c'est-à-dire qu'il y a des ennemis, bon, euh, ils vont être un petit peu plus difficiles à, à éliminer. Il y en a qui ont des boucliers, ce qui fait en sorte que, euh, bon, euh, si tu les étires pas avec une arme assez puissante comme un... un un bon français, on appelle ça un fusil à pompe là mais euh, je vais le dire comme tout le monde un bon vieux shotgun euh, ben euh, va falloir vraiment que tu t'arranges pour aller euh, autour d'eux moi j'ai particulièrement aimé euh, les ennemis qui ont des espèces de bombes de gaz <rire> ah oui, ah oui c'est vraiment ça tu faisais ouais ben en fait parce que tu as certains types d'ennemis qui ont des bombes de gaz ou en tout cas qui ont des éléments Euh, sur eux qui sont euh, vulnérables et en tirant ces éléments là ben euh, par exemple si tu tires la bonbonne de gaz ben la bonbonne de gaz prend feu et là ton ennemi qui qui, qui qui capote là parce que euh, il est à veille d'exploser et c'est la même chose quand tu vois un ennemi qui est à veuille de te lancer une grenade euh, si tu arrives à, euh, à le blesser avant qu'il tire sa grenade ben il va laisser euh, tomber sa grenade à côté de lui puis soit il va exploser ou encore euh, il va avoir un un écran de fumée. C'est une, euh, une grenade fuminogène puis euh, ça va désorienter les ennemis. Fait que ça, Il n'y a quand cool. même pas beaucoup de sortes d'ennemis il y a comme 3 4 modèles d'ennemis puis c'est pas mal c'est pas mal ça. Ouais, je... c'est c'est quatre clans puis dans chaque clan, tu vas avoir les mêmes variables, soit le, le gars qui te rend, qui te fonce dessus, tu sais, qui, ouais. il y a un arbre de points puis il va te foncer dessus. Euh, tu vas avoir le gars qui va te tirer de loin, le sniper. Tu vas avoir le, le bourré qui, euh, qui est là avec son shotgun, euh tu vas avoir euh où, tu sais, ça va être euh, des lance-flammes pour euh, le clan des des ébœirs. Euh, tu sais, tu vas avoir certain, tu c'est assez redondant dans les dans les variétés, tu quatre lampes après ça euh, c'est toujours les mêmes recettes à l'intérieur de de celles-ci. Ça fait que le nombre d'ennemis, la variété est relativement mince. Même chose ouais. pour tout ce qui est NPC, le, euh, dans la population là, c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours le oh même cliché oui. se promettent, euh, c'est toujours les mêmes chicanes. Il euh, y a à peu près juste la, les membres de la GTF qui eux vont varier d'un endroit à l'autre avec des dialogues complètement différent parce que la situation de la ville est différente aussi. Euh, ouais, est-ce que ça c'est le fond le désécouter parler des de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur dans leur périple mais le monde tant qu'à ça, même moins d'humain. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Parce que c'est ça vient rapidement redondant. Même les ennemis, c'est toujours les mêmes câbles qui font. C'est toujours les mêmes euh, espèces d'enfoirés. Ah non, je suis aveuglé. Ah, il est en train de me coincer. C'est toujours les mêmes les mêmes 7 huit phrases. Fait, Mais, tant qu'à ça, diminue la cadence de, de, de parlage. Puis ça va avoir de l'air moins pire. Vous avez joué en français? Oui. Euh, oui. OK. Moi, j'ai joué en anglais. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'ennemis dans ce jeu-là qui s'appelle « Alex ». Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. got Alex, Y got Alex. <rire> Attends ça à Toubouchi. Il y a beaucoup de Alex dans les gangs alors. Ah ouais, OK. Ben, ça peut, c'est peut-être un autre peut code. Ouais, c'est ça. <rire> peut-être. Moi ce que <rire> j'ai aimé, <rire> c'est ce ai notre base. Tu parce que on, on va on va avoir une base au niveau du Madison Square Garden, c'est là qu'on va mettre notre notre QG C'est en face. C'est l'autre bord de la rue, je pense que de la bibliothèque centrale ou une affaire comme ça là. Est ah oui, c'est la Madison Square Garden. C'est là où est-ce que tu as la mission. Puis, c'est l'autre côté de la rue. Oui, c'est ah ouais, vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. vrai. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment là, les, les trois les trois euh, branches là à développer. Donc, tu fais des missions secondaires pour développer le, le niveau technologique de la base. Il y a le niveau euh, médical de la base. Puis, il y a le niveau sécurité, euh, sécurité de la base. Donc là, tu vas aller faire des missions secondaires pour augmenter tes... Euh, c'est niveau là de, de la base pour pouvoir débloquer des, des aspects de ton de ton arbre de, de, de compétences ça, ça j'ai vraiment vraiment aimé ça là. Euh, l'impact que tu as sur cette base là, à force de débloquer des points, tu les, les aptitudes, la, la base évolue, tu ouais, c'est ça, ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant là. Ouais, ben, ça m'a fait un peu penser euh, à Metal Gear Solid 5 un peu. Euh, parce que tu dans Metal Gear aussi tu peux développer ta ta base là, ta ouais. ta ton QG, euh, c'est sûr. ben En fait, il faut, faut s'intéresser un peu aux à-côtés euh, dans de Division parce que bon euh, c'est vrai que quand tu améliores ta base, en fait, c'est parce que quand tu attribues des points euh, à chacune des ailes, c'est que ça donne accès à des habiletés, comme te as dit, Joe, c'est ouais, euh, ton arbre de compétences. Et euh, tu as des compétences qui sont... Euh, en fait, euh, qui euh, sont permanentes, puis en as d'autres qui sont euh, à utilisation euh, ben quand tu veux, là, finalement, là, que, que tu peux activer toi-même. Euh, mais euh, vous allez voir qu'il y en a qui sont euh, assez utiles, merci. Là. Euh, moi, je, je sais que j'ai particulièrement trippé sur les compétences de soins, euh, ouais. surtout surtout, <rire> surtout en multijoueur. Ça a été une de soins, une d'attaque, tout le temps. Oui, c'est ouais, Et... ça. Ouais fait que mais c'est ça, c'est que dans le fond t'as un arbre de compétences qui est quand même intéressant, qui est quand même varié euh, et que, qui va euh, s'élargir en fonction euh, des points de que tu vas euh, attribuer dans chacune des euh, divisions, euh, attention ici voyez le jeu de mots oh! euh, de ta base <rire> <rire> euh, une des affaires euh, que moi j'aime beaucoup là-dedans, c'est justement l'aspect d'amélioration de ton personnage, ouais. euh, plus tout montant de niveau plutôt des capacités parce que tu te débloques des points, plus tu peux te rendre loin aussi dans, dans l'univers, plus tu es capable d'avoir euh tu sais différents grades. Au début tu affrontes là des émeutiers, c'est des des tu sais des du monde qui sont juste comme frustrés de la situation puis tu sais un petit pistolet, un bat de baseball, tu des trucs que, normalement à New York tu peux retrouver assez couramment, tu Oui, des guns, oui, oui, oui. Oh, oui, oui. Oh, oui. <rire> C'est ça que t'as les éboueurs qui sont, eux, tout ce qui est services euh, municipaux euh, euh, qui euh, se sont comme rebellés. Ce syndicat-là décide que, euh, entre autres mené par Joe Ferro, que sa femme est une des premières victimes, que, ben écoute, la ville, il faut, euh, faut la nettoyer. Puis par le feu, euh, ben, t'élimines tout. T'sais. On va on va régler le problème. Tous ceux qui ont l'air d'avoir l'infection, on les brûle, on, ra on ravage, ils brûlent des bâtisses. Après ça, t'as euh la, la gang des prisonniers de Riker Island donc une, euh, une prison où, là il y a plus d'électricité la sécurité bon ils se sont évadés ils sont tout habillés comme dans euh, les les les prisonniers d'Arcam City c'est vraiment, le sou t'es vraiment semblable, t'as l'impression que tu jouais Batman que la première fois que es voix euh, et après ça t'as le Last Man Battalion qui est un euh, genre de milice privée qui ont décidé qu'eux ils allaient reprendre la ville mais contre la volonté même du gouvernement donc euh, ils sont pas tes amis à toi en tant que division fait que plus ça va, plus es fort plus tu es capable d'affronter des ennemis qui semblent euh, qui semblent être cohérents qui semblent avoir euh, de meilleures capacités. Au début, c'est des petits brigands, puis à la fin, c'est un armée. Mm. Que tu, tu vois une certaine gradation aussi, puis euh, c'est vraiment graduel selon les, les zones que tu euh, que tu avances dans la ville. Euh, ça, j'ai aimé beaucoup ça, le, la, le fait que, bien, écoute, quand es level 8, tu t'en vas pas d'une zone level 20, parce que tu non. survivras pas, tu sais. J'ai déjà essayé, puis ça n'a <rire> pas duré longtemps. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est la portion, tu sais... Euh... MMO, si on veut, mais je trouve qu'elle ouvre quand même euh, quand on est rendu au niveau 30, parce qu'elle te pousse il, à te vendre le jeu comme étant un MMO, mais tu peux quand même faire la, la, la, comme 90% du jeu tout seul, super intéressant, puis après ça, quand tu arrives à ton niveau 30, mais là, je trouve que le jeu y ouvre pour la portion MMO, là, ouais. parce que là, c'est là que tu vas avoir les armes les plus puissantes, tu peux pas avoir les armes de niveau euh, doré avant, c'est là que tu vas pouvoir crafter avec les, les meilleures armes, c'est là que C'est là que ça vaut la peine d'aller dans la fameuse Dark Zone comme on parlait son tantôt là. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant là de pouvoir jouer une partie tout seul puis que le MMO avec les, les missions euh, qui arrivent à mettre hebdomadaires ou euh, journalière, tu sais, que ça arrive à partir du niveau 30. Donc il y a comme une deuxième vie au jeu là. ça j'ai trouvé ça super le fun. Avez-vous plus je en solo ou en équipe euh, plus solo. Bah moi j'ai joué, je te dirais j'ai joué peut-être 35 40 heures solo puis un euh, 20-25 heures en équipe là, à passer le niveau 30. Là. ok Parce que moi, c'est 80% de mon temps de jeu. Je l'ai fait en équipe. Même la portion solo là, du jeu, euh, tu peux la faire en coop tout le long avec, entre autres, Monchon Gumbi euh, euh, et Boldoc. On a joué euh, énormément en coopération. On faisait les missions ensemble, on suivait, ça allait vraiment bien. puis Dans le fond, le jeu va se euh, majorer en termes de difficultés selon le niveau. Euh, pour... Euh, que le, le, le Le... Que ça ça sera pas trop facile là veux, veux ouais, donc on va majorer euh, fait que, que tu joues seul ou à deux ça revient vraiment au même en termes de difficultés. mais c'est vraiment quand tu fais de la coop que ça prend vie tout ça c'est que faut pas, pas oui? que jouer quelqu'un de trop de trop élevé parce que le jeu va baisser de 5 niveaux de la personne la plus élevée Donc si moi je suis niveau 20, toi tu es niveau 10, ben, les ennemis vont être niveau 15. Ouais, ouais ouais, c'est ça. Donc faut pas jouer avec euh, tu j'ai essayé des deux amis, moi qui commençais puis oublie ça, là, je les tu suis arrivé puis il fait bah là je peux rien faire là. OK, fait ta mission solo, je vais t'aider plus tard, avance dans le jeu parce que là je suis niveau 30, tu arrives, lui il est niveau 8. Puis ça, il y avait des ennemis <rire> niveau 25, OK, non, non, là, là je peux rien faire moi là, là je fais oups. Non, OK. <rire> Alors à part dropper de l'équipement. Non, peut... c'est ça. <rire> tu sais, il fallait qu'attendre que tu cleans la place. Ça, Mais non, autres, on suivait en terme de niveau, fait que euh, c'était vraiment cool pis c'est de, hey, ok, je vais le contourner les stratégies, tu sais, on s'équipait d'habiletés euh, qui étaient différentes euh, les uns les autres pour pouvoir être complémentaires, euh, tu peux tu sais, le jeu ne t'indique pas des classes de personnages sauf que tu peux quand même, selon les, les statistiques d'attaque, de défense et de tactique développer des styles de, de joueurs différents, tu peux développer en tant que sniper, tu peux développer en tant que euh, Ah tu, sais, tu peux te développer en tant que différentes euh, variables euh, punching bag euh balle, un euh, punching bag à balle. <rire> c est, c est pas facile à dire. Okay, tu, tu sais que tu vas remonter de la uh, punching bag à balle. Okay, C'est pas évident. Merci <rire> de me <te> faire répéter. <rire> Et je donc vous êtes ici Et d'autres choses les enfants. <rire> <rire> Donc, tu peux développer en différentes façons selon l'équipement que tu vas, euh, tu vas débloquer, que tu vas utiliser aussi pour être de plus en plus complémentaire. Et vient un temps, euh, surtout quand tu es dans l'émission euh, quotidienne. Quand tu atteins le niveau 30, on va débloquer des défis quotidiens. est-ce euh, ouais, que là, ça va être des missions avec des crédits Phoenix, qui sont des crédits qui permettent euh, d'acheter des trucs euh, de endgame. Et ces défis-là sont... à difficile. Fait qu'il faut que tu joue à 4 Et si capable de le faire avec des chums, toujours les mêmes amis, puis de développer une, euh, une tactique d'équipe, de, d'avoir des styles différents, ça va être encore plus facile que juste. Euh, puis je l'ai fait quand même souvent, là, de juste euh, faire un call à tout le monde, ce jeu. Hey, euh, J'ai besoin de quelqu'un vienne faire ce, cette mission-là avec moi, euh, puis d'être juste pile-mail. On, on, on rentre dans le tas, puis on n'a pas vraiment de stratégie, on se parle pas vraiment. C'est vraiment en se parlant euh, que ce jeu-là prend un autre niveau en thème de stratégie, en thème de fun et euh, de, de, de coopération. mais L'émission, euh, euh, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Je... Par contre, l'émission, quand on recommence, donc pour gagner tes crédits Phoenix, nous, on essayait de faire l'émission, on les fait en difficile, puis on essayait de les faire en expert. Je ne sais pas si vous avez essayé le mode expert. Euh, c'est juste pas facile. Mais, mais c'est ça le problème. Là. On a vraiment on, on a engueulé après Ubisoft. <rire> parce que Je veux dire la différence en difficile puis expert c'est comme c'est trop C'est vraiment trop là, c'est ça ça juste pas de bon sens la difficulté et mmh. tu peux tu peux euh, dépenser 800 balles de ta mitraillette là pour à peine euh, tuer deux bonhommes là, c'est vraiment là, j'ai réussi une mission expert puis je les on l'a essayé je sais pas combien de fois puis c'est la plus facile qu'on a réussi. Ah oui, okay. Donc euh. le tunnel Lincoln, c'est la plus facile là, parce que le reste c'est c'en est ridicule comment que c'est difficile là. Oh, ouais, ouais, c'est des éponges à balles pis ah oui, oui, c'est mais... qu'à un moment donné, t'sais, t'as ton niveau 30. Ça, c'est le maximum de niveau que tu as dans le solo. Après ça, t'as des niveaux Dark Zone. Tu vas pouvoir te rendre jusqu'à 99. Mais surtout, puis les niveaux Dark Zone, c'est le temps que t'as survécu pis t'as tué des ennemis, mais tu pourrais en, à la suite d'un groupe qui tue tout le monde où tu tu n'es pas personne, puis monter de niveau tranquillement comme ça. Donc, ça veut pas dire grand-chose. C'est vraiment ton équipement. Et euh, moi, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux par rapport à The Division, c'est que le mode expert, en bas de 150 000 de DPS, on oublie ça. Ouais, es pour ça. être compétitif là, pour être capable de rentrer dedans et pas euh, rocher ta vie euh, puis tu sais moi j'en ai joué là, des heures à jeu là je suis tout en mode je commence à avoir un petit peu de gold en terme d'équipement il y, y a une gradation d'équipement tu as du vert qui est de ben, blanc blanc gris, qui est comme l'équipement de base. Après ça, tu as du vert, après ça du bleu, après ça du mauve, après ça du jaune-gold. Mm -hmm. Donc, euh, je suis à l'avant-dernier stade en termes d'équipement et mon DPS est à 125000 Je suis pas encore rendu pour aller faire de l'expert. J'en ai joué des heures. Là. Donc, euh, ce, ce jeu-là est vraiment de longue haleine et c'est probablement là le plus gros défaut, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions Ben oui. oui. Euh, ça, ça je pense que c'est la grosse lacune de, de, de division c'est qu'en fait euh, euh, ben avant de parler de la, la répétition je veux juste euh, je, on, va, on va quand même dire ce qui est ce qui était très positif là, dans le jeu là, le look le et ça Il y en a, hein? Ah, euh, il en a, Ben, en fait, il y en a... Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas comme un Diablo ou Destiny, là, dans le sens qu'il euh, y a beaucoup de loot, il y a beaucoup de loot qui est semblable, par contre. Tu sais, au niveau ouais. esthétique, vous en aurez pas euh, tant que ça. Ben, t'as deux variables. T'as les vêtements qui, eux, vont avoir un impact esthétique et t'as, de l'autre côté, l'équipement qui, tu le verras pas. À part les, les skins sur les armes, Il n'y a aucune différence, hein. Non, tu le vois pas, c'est ça. Mais euh, effectivement, euh, chaque chaque arme a trois catégories, je dirais, de euh, comment je peux dire ça, d'attributs. C'est que dans le fond, tu as les euh, DPS ouais. euh, qui, qui tiennent pour « deal per second », donc euh, les dommages par seconde, donc par euh, rafale. Tu as euh, ta vitalité, puis l'autre, euh, seigneur... la technologie la technologie. Oui, c'est ça, la technologie. fait que, Finalement, la puissance de tes habiletés. Oui. Il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de loot et c'est euh, un des éléments qui m'a tellement accroché dans de divisions, c'est le loot, le fait que tu peux trouver euh, des armes, euh, des armures partout euh, en éliminant des ennemis, complétant des missions, il euh, y en a aussi dans les environnements là euh, dans des espèces de sacs à dos, coffres ou peu importe. Euh, donc il y a énormément de loot puis Moi, c'est ce qui me le plus accroché. J'adore les jeux avec du loup. J'adore <rire> ça, mais, mais c'est solide. Là. Mais passé niveau 30, le loup, tu ne fais que le vendre. Parce que rendu niveau 30, il faut que tu essaies d'avoir des armes au moins niveau 31, parce que tu as moyen d'avoir des armes niveau 31, puis il faut que tu les construises. Le loot a rendu à, à haut niveau. C'est pour ça que j'ai comme décroché un peu du jeu là. ok après 60 heures. Là, mais quand même, c'est que le, le, le loot ne sert plus à rien. Tu ne fais que le vendre ou le défaire pour essayer de te bâtir parce que tu peux, dans ta base, te, te crafter, là, mais bâtir ou euh, fabriquer des, euh, des armes. puis C'est uniquement de cette façon-là que tu vas pouvoir aller te chercher des armes de niveau 31 ou sinon le loot... Euh, tu le jettes là ça c'est ça un peu de dommage là qu'un moment donné ouais, euh, le tu, tu, temps, ouais, plus à rien, tu sais tu as des dorés qui tombent puis tu fais tu es tout content mais tu le vends parce que il est pas de 31 tu sais c'est c'est le loot à rien là mais au début oui mais au début les 60 premières heures c'est comme un peu pire non, non c'est ça tu sais, c'est quand même c'est excellent là c'est plus qu'excellent mais rendu vraiment o oh, o oh, oh dans le jeu il vient que tu finis, que tu fais juste le vent de ventre. Le ouais. le... Je veux vais amener une petite précision. Euh, Ubisoft, euh, il n'y a pas si longtemps, a fait une mise à jour, une petite correction <rire> sur le jeu, euh, parce qu'il y avait dans la Dark Zone des boss. Ça, c'est des ennemis qui sont nommés. Au lieu de juste avoir leur barre de vie, ils ont un nom. Animal, whatever. Mmh. Ça peut être un peu n'importe quoi. Ça, ce sont des boss. Et c'est eux qui te permettent d'avoir des clés spéciales qui ouvrent des coffres de boss ou encore de te dropper le meilleur équipement. On a diminué la cadence de réapparition de ces boss-là et ça a vraiment tout changé. Dans la Dark Zone, euh, si tu étais un early, là, les, les premiers qui sont arrivés là, tu peux rapidement t'équiper en doré. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement plus possible. Moi, dans la Dark Zone, j'ai pogné peut-être deux équipements en gold euh, dans toutes les heures que j'ai joué. Puis je m'en vais là, dans la dernière zone la plus intense euh, de la Dark Zone et on drop vraiment mais vraiment moins d'équipement. Euh, ce qui fait que là, ben, si t'es un joueur qui commence aujourd'hui, ça va être plus long de te au maximum et ça va aussi être plus de Je t'avoue que le côté redondant de te rendre dans la Dark Zone de traverser, d'aller chercher pour des boss extratons l'autre te faire, tu sais tes petites affaires que tu peux faire dans la Dark Zone, c'est c'est une caverne là, c'est le but d'aller chercher de l'équipement. Euh, c'est plus c'est plus plate aujourd'hui parce que de moins de chances d'avoir l'équipement qui te manque ouais. comparativement à avant. Mais la Dark Zone, c'est tu le fun quand même. Mais juste avant d'aborder la Dark Zone, euh, je vais l'expliquer. Oui, mais <rire> ben, attends, attends même avant de l'expliquer, je veux juste revenir, je, je, je veux revenir sur le point de la redondance que tu avais évoqué tantôt JB euh, parce que euh The Division, c'est un, un excellent jeu, j'ai j'ai trippé sur ce jeu-là, mais il faut que je vous avoue, c'est un jeu qui est redondant au maximum. En fait, c'est toujours les mêmes actions, c'est toujours le même genre de mission qui à faire. Vous allez voir que apport les à part des zones plus difficiles, c'est les mêmes mêmes genres de missions qui reviennent zone après zone après zone euh, et même quand euh, bon, vous allez pouvoir aider des citoyens là de, en vous promenant dans les rues, il y a des histoires qui vont vous demander bon, je sais pas, moi de l'eau euh, tu sais euh, des des cacanes, Bref, peu importe là pour leur venir en aide, Puis ça ça va être fait de façon assez automatique. Là. vous aurez pas à chercher un citoyen, vraiment vous allez le voir s'approcher de vous. Euh, Euh, et il voit c'est tout le temps le même genre d'objets qui vont vous demander les citoyens puis c'est toujours le même genre de trucs qui vont laisser tomber c'est-à-dire euh, des vêtements qui qui ont juste un but esthétique. Mm -hmm. Et ça euh, je vais vous avouer qu'à un moment donné la redondance du jeu a un impact sur le plaisir de jouer parce qu'à un donné, tu fais comme... T'as à boire, là, tu sais. Il ajoute un peu de variété, là, mais il ouais. y en a... Là, où est-ce qu'on compense un petit peu, c'est dans le type d'environnement où est-ce qu'on va faire l'émission. Parce que t'as les souterrains de la ville de New York, avec les métros, et ouais. t'as les toits aussi. Fait que t'as le souterrain, rue... Toi, tu fait que tu peux mm. avoir une certaine variation avec ces niveaux-là là, de, de ville puis les quartiers sont pas tous pareils, ce pas tout le même type d'habitation. Tu vas avoir des buildings que tu vas monter des dizaines d'étages à l'intérieur, donc on va varier de cette façon-là euh, l'environnement d'émission mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes. Est t'sais, t'sais, dans chaque quartier, il faut aller chercher des gens en otage, il faut rétablir la pression d'eau il faut ouais. rétablir la lumière, il faut les chercher les virus. Ouais, les télécommunications, le quartier fini ton petit quartier. Moi, je ramassais toutes les cellules, j'ai tout ramassé les tous les guides de survie. Là, je, ah, je suis un oh. je suis dans le 1% qui a tout ramassé là. Donc euh, après ça, on passe à l'autre, hein. C'est plate, enfin ça. Ah, mais je sais pas moi justement, tu au début tu disais que l'histoire c'était vraiment avec les guides de survie puis avec les cellulaires puis avec les échos mais moi j'ai vraiment embarqué dans l'histoire, j'ai j'ai tout écouté okay. Je peux l'histoire de tout le monde par cœur euh Euh, peut-être pas, là, mais j'ai <rire> tout écouté, je, t'sais, un... t'sais, je trouvais ça intéressant, sa première fois qu'un jeu de Ubisoft, tu joues à Assassin Creed, y a des euh, des il y a des plumes partout mais ils servent à rien, tu la ramasses, tu fais oui, une plume de plus, mais là, le cellulaire, tu l'écoutes euh, la, la, la, la, la bande cellulaire joue, la bande audio joue, tu continues à marcher, puis là, tu écoutes un peu l'histoire tu fais, ah, ok, c'est cool, puis là, tu prends un guide de survie ou t'attrapes, il euh, y avait des drones aussi, euh, tu sais, ouais. j'ai bien aimé, là, tout, tout, tout ramassé ouais, mais... c'était plus varié dans le l'équipement ramassé ou comparativement à des plumes ou des symboles sur des murs dans, euh, dans un Assassin's Creed là. Ouais. Mais il euh, y a cette conversation, je je sais pas pourquoi là mais dans ce jeu là, Ubisoft a abordé le terme de l'homosexualité là. Euh, oui, oui, oui, oui, oui. Ça, Mais j'ai comme pas trop compris pourquoi, je veux dire et euh, je vois pas euh, que je n'ai pas trop compris pourquoi. C'est une là. ville moderne. Euh, c est, c est, euh, si tu avais une catastrophe comme ça, je, je me rappelle entre autres d'une histoire où est-ce que tu dois trouver euh, une personne à qui euh, elle tient beaucoup, là, la fille qui te donne la mission. Puis là, tu te rends compte que ce pas sa soeur. Ce n'est pas comme sa blonde. <rire> Puis je vais être comme... Ben dans vraie vie, ça arriverait, tu sais. Oui, oui, puis tu sais, j'ai rien compte ça, j'ai absolument rien compte ça, là, d'aborder ce thème-là, puis comme tu dis, tu sais, on est dans une société moderne, mais tu sais, société moderne, tant l'homosexualité exister euh, euh, à travers tous les âges, là, mais, euh, tu sais, qu'on évoque ça, moi, j'ai aucun problème, mais je sentais des bouts, euh, tu sais, c'était comme poussé, je... Ouais. Je sais pas. OK, tu es peut-être tombé sur deux, trois histoires là-dessus, back à back, tu sais. Ben, en fait, c'est qu'à un moment donné, euh, je me rappelle, comme Joe dit, de, dans les cellulaires. Ah il ouais. euh, euh, En fait, tu tombes sur le cellulaire d'une jeune puis de, de sa mère. Puis là, la, la mère euh, est inquiète parce qu'elle ne retrouve pas sa fille. Puis en trouvant le cellulaire de la, ben, en fait, les cellulaires euh, de, de la fille, Ben, tu te rends compte que là ben était gêné parce que là elle a une relation non pas avec un gars mais avec une fille puis là elle a pas de la réaction de sa mère puis là, là après ça tu trouves un cellulaire de la mère puis là elle dit non non c'est carré j'étais comme ah, okay. non il voulait aborder le thème mais... c'est vrai mais comme David de New York tu l'aurais eu si eu tu à vivre cette aventure là dans dans la vraie vie oh, <rire> oh, ouais, oui. pense oui oh, oui Oui, vers Mais... Montréal aussi, oui. Mais là, ça se passe à New York. Mais je veux, je veux juste amener... Euh, je voulais me rendre sur un, un petit point. Tu sais, c'est un jeu Ubisoft. Puis il y a certains points de la formule des jeux Ubisoft qui sont de retour. Tu sais, on s'entend. Euh, tu as des choses à collectionner qu'on vient de parler tu as des bases euh, qui permettent des déplacements qui sont les fameuses tours qui sont euh, redondantes aussi euh, tu as le fait que quand tu débloques une base, ben, ça te démontre ça t'applique sur la map euh, toutes les missions que tu as, que tu peux faire dans ce secteur là la recette Ubisoft est encore là, si vous détestez la, la fameuse recette Ben, The Division ne sera pas différent. Vous allez non. pas plus aimer ça tout d'un coup. C'est la, la même bonne vieille recette, est juste appliquée dans un autre univers. Absolument. Par contre, je vais amener un petit bémol. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, encore une fois, faut débloquer la fameuse tour pour pouvoir avoir action missions Ce n'est pas vrai. Quand tu te promettes dans les quartiers, tu pourrais ne débloquer aucune... Euh, des bases et tu as quand même accès aux missions, quand tu es proche ils, elles vont apparaître sur ta mini-carte, mm -hmm. quand tu es à proximité tu peux y prendre part, donc en te rendant vers la base ben, tu vas pouvoir jalonner tu vas pouvoir croiser certaines missions qui t'auraient été montrées sur ta carte une fois que tu as dé euh, débloqué la base mais le fait de débloquer la base ne te permet pas d'avoir accès aux missions elles sont déjà là quand même Oui, ah, exact. Petite nuance. Il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, « encore une fois. » Mais non, tu sais, tu passes à côté, tu pourrais ne pourrais jamais débloquer une base puis tu aurais accès à toute l'émission quand même. Hey, on parle-tu la Dark Zone? Oui, on est rendu. Ouais. The Dark Zone. Euh, bien bien, explique-nous c'est quoi. La Dark Zone, en fait, euh, c'est que vous avez différents districts euh, dans la ville de New York. T'sais, vous avez Hell's Kitchen, vous avez... Euh, euh El Sketchin, euh, je, je répète, El Sketchin parce... aussi euh, en, en bas C'est vrai. Ouais, vous avez différents districts de New York, mais il y a une portion de New York qui est euh, disons plus dangereuse. Et ça c'est la Dark Zone. Et la Dark Zone, il y a 6 6 euh, ouais. quartiers je pense dans ouais. la Dark Zone. Ouais. ouais. ouais. Donc, et ces quartiers-là, euh, plus euh, vous euh, montez, plus ils sont difficiles, donc euh, plus euh, le défi est corsé. Et à la base, le défi de la Dark Zone, même dans la toute toute première zone de la Dark Zone, est assez relevé. Tu ne pas vraiment euh, aller là seul, on va se le dire. Non. Là. non, tu peux pas. C'est dangereux. Peux pas Tu peux pas y aller avec des armes de niveau 1, mettons. Euh, de toute façon, c'est impossible, là, mais euh, tu, peux, tu peux pas y aller, à moi je dirais minimum, la Dark Zone, là, minimum niveau 11-12 pour votre personnage, ça c'est vraiment au minimum. Là. Ouais. Euh, parce que les ennemis sont beaucoup plus coriaces. C'est la zone du jeu la plus sombre, en fait, euh, c'est une zone contaminée, euh, la Dark Zone. Et euh, pourquoi c'est ça a une la contamination, c'est même ce que tu vas ramasser dans la Dark Zone, euh, il faut que tu l'extrais parce que euh, l'équipement est contaminé. Donc, euh, ça c'est une gimmick un peu, là, mais euh, tu peux pas utiliser les éléments de la Dark Zone tout de suite comme dans les autres quartiers de New York. Il faut que tu extrais ça par hélicoptère et la Dark Zone, je dirais, c'est un peu une entité indépendante division. C'est-à-dire que tu as des niveaux Dark Zone, donc euh, tu vas pouvoir acquérir des niveaux comme dans les autres euh, quartiers, comme dans euh, comme dans finalement dans, dans la portion solo coopérative, euh, mais euh, c'est ça, au lieu d'avoir 30 niveaux, ben tu vas en avoir 99. Ouais. Ouais. Dark Zone. Euh, et il euh, y a même de l'argent Dark Zone, donc euh, de la monnaie Dark Zone que tu vas pouvoir uniquement acquérir et utiliser dans la Dark Zone. Donc, c'est vraiment une entité indépendante et je vais vous laisser l'aborder ça, euh, les boys, mais... Euh, il y a un élément de stress dans cette Dark Zone-là. Il est assez puissant, merci. Parce que la Dark Zone, comparativement au mode solo, c'est que le mode solo, tu pourrais avoir tes alliés. Sur la carte, tu vas te promener dans la ville. Les seuls gens que tu vas voir, c'est des nPC ou encore tes alliés, les gens qui sont dans ton équipe. Dans la Dark Zone, c'est la zone multijoueur. C'est la place pour le PVE et le PVP. et PVE, parce que tu as quand même des ennemis qui sont euh, des NPC. Ouais. Donc, tu peux y oui. aller. Ton équipe, mettons que tu aurais le serveur et tu serais la, la seule team qui est là, là. Ben, ça va être du PVE tout le long. Sauf que tu vas croiser aussi des agents qui sont dans d'autres équipes ou encore qui sont seuls. Et l'élément de stress, c'est que le niveau est plus élevé. Mais c'est surtout que ben tu peux te faire attaquer par d'autres monde et tu peux attaquer d'autres mondes mm -hmm. le premier qui fait ça devient un agent renégat et là tout le monde ont comme mission de courir après un agent renégat ou une équipe qui devient renégat ben eux, il euh, y a comme 5 strats d'agents renégats c'est au nombre de personnes que tu tues et à chaque strate c'est une minute de plus à devoir survivre pour redevenir un agent normal et à la fin de tout ça t'as euh, des, euh, des crédits et t'as des points d'expérience qui te sont attribuer. À chaque fois que tu meurs, que tu as renégat ou non, tu perds de l'argent, tu perds de niveau, tu perds de l'expérience. Et ça peut devenir très punitif, d'où le fait qu'il faut y aller en équipe, parce que seul, tu vas juste dégringoler de niveau, c'est pas une bonne idée. Euh, et donc, les, les, les renégats, c'est que, tu sais, quand on parlait, Daniel parlait d'extraction, c'est que tu vas ramasser ton stock, tu vas avoir ta petite pochette jaune dans le dos que tout le monde va voir, jaune flash, ça, ça veut dire que tu as ramassé de l'équipement on ne sait pas quoi, mais on sait que tu as de l'équipement. Et mmh. donc, ça devient tentant de pouvoir te voler ton stock. Et l'extraction, là où ça devient intéressant, c'est que tu as un décompte, parce que c'est un, un hélico qui doit venir t'aider, qui doit venir extraire le stock. C'est une minute trente d'attente. Et pendant ce temps-là, Tu des ennemis des NPC qui vont euh, poper, tu as aussi les autres joueurs qui vont voir sur la carte parce que ta zone à flash euh, sur la carte, tout le monde voit que tu es en train d'extraire quelque chose et ça peut devenir tantant d'essayer de te voler ton stock. Et donc cette minute 30 là, elle est courte et elle est <rire> tellement longue en même. Ouais, c'est ça. <rire> j'étais été intimidé pour la première fois de ma vie dans une dans une zone d'extraction c'est ça qui arrive avec les agents Renéga, c'est qu'ils peuvent te suivre nous ils nous ont suivi, on a lancé l'hélicoptère, puis il savait bien qu'on allait extraire quelque chose, puis ils ont attendu au moment où est-ce qu'on allait mettre nos trucs sur sur la corde de la fameuse hélicoptère pour pour nous tuer, voler notre loup, tout voler nos choses, voler les clés, voler l'argent. C'était super intéressant. C'est <rire> <rire> vrai que moi, c'est le beau qui m'interpelle le moins. Je trouve ça moins fun parce que le gain n'est pas assez intéressant pour devenir Renéga. Et, tu sais, ça, ça, ça m'est arrivé là, une coupe de fois où est-ce que j'avais même pas de stock. Moi, ma gang, on se pas, mais là, on se rend vers un autre boss. tu sais, on commence à connaître son, où sont les, les spots, puis on se fait attaquer par le monde puis on fait comme, on a même pas d'équipement. Tu sais, qu'est-ce que t'as à gagner là-dedans, si ce n'est de me nuire, tu sais? Faut il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui font exprès. Ah oui, c'est arrivé souvent d'être tu vois des gens qui courent devant toi pendant que tu te bats contre euh, dans contre les NPC, puis là tu dis non non, pourquoi tu commences ça qu'on est Renegade Ah non, il s'est mis devant nous, puis se met à nous tirer dessus parce que quand on est Renegade, ben tous les gens sur la map nous voient. Ouais. On, on est affiché, puis là tu dis ben j'ai pas fait exprès, là tu t'es mis devant moi là. Où, ça m'est arrivé aussi de tirer sur des gens puis après tout de suite faire les euh, parce que moyen de faire des gestes là de soit de, de un petit drapeau blanc ou tu faire des gestes comme ça si faisait des exercices avec ton bonhomme tu ça m'est arrivé de tirer sur quelqu'un puis de lui faire cinq tout de suite oh, non non non non j'ai pas fait exprès là tu je veux pas que tu m'attaques là ouais. <rire> <T'sais>, <rire> ouais, moi aussi ça m'est arrivé mais en même temps c'est C'est ce que je trouve intéressant dans The Division, c'est que tu passes d'un solo à un co-op, à un élément euh, stressant de PvP. C'est euh, Puis, c'est ça, c'est un mélange de tout ça. Puis, dans la Dark Zone, euh, je veux dire, quand je, euh, je vous le dis, là, à chaque fois que j'ai extrait du stock de là, là, je regardais autour de moi, à savoir, « Ah, il y en a un qui s'éloigne, lui, il est louche, lui, il est louche, lui, il est louche. » <rire> Ah, ouais, tout louche. ah ouais. oh, oui, tout le monde est louche. C'est stressant. Oui, tout le monde est louche. tu T'es comme, « OK, mais même celui qui vient de m'aider... Je ne suis pas sûr s'il va me tirer dans le dos. <rire> euh, ça fait en sorte que c'est un... J'ai... Honnêtement, je jamais vu ça dans un ouais. jeu. Puis, tu sais, moi, je, je fais souvent là, des games, puis euh, dans les bases, tu as des moyens de faire des, euh, des affiliations avec euh, d'autres personnages, avec d'autres joueurs, euh, avec un, un genre de petit laptop. C'est une place pour trouver des, des alliés pour aller faire de la Dark Zone. Puis à manier, j'suis, j'suis un moment donné, tu es avec quelqu'un. Puis là, on fait de la Dark Zone. Puis, il décroche, il dit « Hey, j'ai poigné le Midas. » Le Midas, c'est de Gun. En Gold, c'est le meilleur euh, la, la meilleure mitraillette que tu peut avoir dans le jeu. Et là bon, on fait de l'extraction. Puis là le timer avance, puis bon, on élimine les NPC. Puis tu sais on, on est correct puis pendant une fraction de seconde, je me suis dit "Ah, je débarque du groupe, je le suis." Ah, <rire> tellement ah, clair, ah, mais le midas en sachant qu'il y avait ça en plus, fait comme "Ah, oh, ça serait tellement hot." Mais, ben, non. <rire> mais non, je, je trouve fain je l'ai pas fait mais tu vois mais tu sais, ça, Ben oui, mais c'est ça c'est même dans ta propre équipe tu dis ben pourrais faire. Ouais. Pourquoi pas? Surtout que je ne le connais pas. T'sais, un de tes chums, tu fais comme ouais, « moi ok. Je, je t'ai volé ton bidon, e veux-tu rejouer avec moi? » Non. <rire> c'est un peu plus plate, mais avec des, du monde d'un peu n'importe où. Puis les gens, absolument sont super sympathiques. Là. Euh, moi, je pratique mon anglais de même de ce temps-là. Je euh, <rire> jase avec le monde. Puis, habituellement, ils sont bien bien cool. Je me suis rajouté des amis sur euh, sur One aussi de cette façon-là. Euh, les, les gens sont absolument euh, bien bien sympathiques. Mais ce qui est aussi intéressant de la Dark Zone, c'est que Quand tu es proche de d'autres personnes, quand tu parles dans ton micro, ils t'entendent. Ouais. Et vice-versa. Et donc, tu peux dire, euh, « Non, non, est juste là pour... Euh, » euh, euh, On t'attaquera pas ou whatever. Là, tu peux essayer de jouer dans la tête de l'autre comme ça ou vice-versa, mais ça vient louche. Là. Quand le monde il reste proche de toi et que ça s'observe trop longtemps... Tu sais, que ça va virer mal. La, la, la, le caca va frapper la fan. Ça Mais sera pas trop non. long. <rire> J'aurais aimé, aimé que dans la Dark Zone, il y ait quand même des, des missions, quelque chose à faire. Parce que tu nous, quand on arrive, on est quatre, tu te promènes et tu fais juste te promener il y a comme pas de but là. Oui, on tue des ennemis avec euh, qui sont nommés là, avec des noms pour avoir nos crédits Phoenix pour on essaie d'avoir du loot. Mais tu sais quand y a une petite mission, euh, je sais pas, c'est euh, ça des, ça des... en vie, c'est du end et je pense ouais. que les développeurs de jeux, ils ont cette problématique là, c'est que les joueurs, ils vont ben trop vite. Il <rire> y a quelqu'un qui a atteint le niveau 99 en dedans de 10 jours. Ouais, ouais. Pour atteindre 99 là, le, le gars il a, a joué genre 6 jours en 10 là. Mm -hmm. C'est comme beaucoup trop. Là. Donc, le end endgame, les, les développeurs disent « Ah, on moins un mois. » Parce que la première extension s'en vient là. là. Le ouais. jeu a un mois, euh, c'est sorti le 10, puis l'extension la première sort le 12 avril. Mm -hmm. Fait tu sais, c'est un mois. là Mais déjà, les gens font comme « Ah, c'est fait, qu'il y ait du nouveau stock. » Les joueurs vont vraiment vite. Je pense que ça c'est sous-évalué, c'est sous-estimé euh, de la part des développeurs parce que dans la prochaine extension, tu vas avoir entre autres un raid qui va s'appeler Falcon Lost. Euh, si on pas changé de nom là, il y a des rumeurs comme quoi que ça avait changé de nom euh, qui vont être des missions encore plus élevées euh, qui vont être euh, il va avoir des aussi des sets d'armure donc de l'équipement on trouve on disait le loot, c'est le fun, il y en a plein. Mais là tu vas avoir du loot qui vont Euh, aller ensemble quand tu vas les avoir toutes les mo les morceaux de l'équipement euh, tu vas avoir des bonus euh, spéciaux. Donc euh, tu vas avoir ça, tu vas avoir des nouvelles quêtes journalières parce que actuellement mm -hmm. les quêtes journalières quand tu es au niveau 30, c'est les 16 missions principales euh, qu'on avait dans le jeu qu'on refait à mode difficile ou encore expert. Mm -hmm. Là, ils vont en avoir des nouvelles. Euh, après ça, on va permettre l'échange de loot entre les joueurs et aussi il va avoir des airdrops euh, donc on va larguer de l'équipement qui sera pas contaminé dans la Dark Zone de façon régulière les joueurs vont probablement se battre pour aller chercher ça parce que ça risque d'être du stock euh, très bon, sinon à quoi bon euh, donc ça va générer d'autres parce que le but de la Dark Zone c'est justement de croiser des équipes adverses croiser d'autres agents euh, et c'est cette friction là entre les joueurs qui amène la vie, qui amène la raison d'être profonde euh, de la Dark Zone. Et donc, avec cette mise à jour-là, il va avoir du contenu supplémentaire. c'est Le Endgame, c'est ça qui fait qu'un jeu survit à long terme. Ça le dit, c'est la fin du jeu. Mais c'est aussi ce que les développeurs ont le plus de difficultés à mettre en branle. Euh, pour ceux qui ont joué à Destiny... C'était ça. Le problème, ouais, c'est ouais. que tout le monde se rendait au endgame et qu'il n'y avait plus rien à faire. Et là, depuis un an, le jeu s'est développé. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des bonnes choses maintenant sur Destiny. Euh, mais de Division, je pense que pour se rendre jusqu'au level 30, c'était bien fait, c'était redondant. Mais il y avait du fun à avoir, sinon... Peu de gens se serait rendus jusqu'au bout et de ce que j'ai vu, pas mal tous les joueurs se rendent jusqu'à la fin. Donc mm -hmm. ça veut dire qu'il y a des qualités qui sont plus grandes que les défauts du titre. Mais le end game, c'est je pense que c'est ce qu'on sous-estime souvent chez les développeurs et ben j'ai hâte que Ubisoft rattrape ça. Puis les premiers pas sentent le 12, il y aura la première extension déjà. Euh, question, avez-vous pogné des bugs Moi oui, mais là <rire> ou même euh... Allez, euh, Joe, euh, dis-nous quelle bug t'as pogné. Écoute, euh, les pires, moi, j'ai pogné, c'est je suis tombé souvent en dessous de la map. Mais vraiment souvent, là, euh, ben souvent, euh, 5, 6, 7 fois facile. Là, écoute, on en a limitation. parlé ensemble euh, ouais. hier ou avant hier, et ça m'est arrivé la première fois hier. Lambda, okay. je de sortir d'une base, poum, je traverse le plan C'est la première fois, puis écoute... Je vais le dire pas trop fort, mais j'ai plus de 100 heures de jeu. <rire> <Fait que>, euh, <rire> C'est ça. Moi, j'ai vécu aucun bug. Moi, ça m'est arrivé toujours... En, on faisait demander une mission expert, puis là, euh, je tombe en dessous de la map. Euh, OK. Là, mais j'ai tombé, j'ai recommencé au début de la map mais là j'étais plus capable de les retrouver mes mes coéquipiers parce que les portes s'étaient fermées et cetera. Fait que là j'ai fini la mission c'est les autres qui l'ont fini. Moi j'ai fini la mission en dehors. Moi je suis j'ai eu le loot pareil parce que quand qui ont tué l'ennemi, le, je suis arrivé à côté ouais. mais c'est vraiment désagréable et la dernière mission aussi où est-ce que euh, il faut battre le dernier avec l'hélicoptère, je suis tombé en tout de la map plein de fois euh quand ah oui, hey, euh, euh, des voitures Tu euh... parles d'hélicoptère là, ça a l'air que dans la nouvelle mission de parce ouais. yeah. ah, <rire> que ça va être un tank. Ça y est? Ouais. Ah, dit que ça allait être un tank. il y a même des bugs, il y a une mission où est-ce qu'il faut aller dans un, un, un poste de police, puis on finit, on finit par le poste de police, mais il y a moyen de commencer dans le poste de police parce que tu peux passer à travers le mur en partant là. Donc moi j'ai beaucoup qui, <rire> okay, tu bugs. joues sur quelle console? Euh, PS4. Moi, je sur One, j'ai vécu aucun bug, puis tous les joueurs avec qui je, je jase qui sont sur One semblent pas avoir été euh, la cible de bug euh, outre mesure ou assez pour que ça soit un sujet de discussion, là. Non, ben, nous, nous ben moi j'ai été comme un des premiers de mon groupe à en avoir puis les autres voyons hey, ouais oh, oh. puis là là les gens commencent à en avoir donc je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en a Ah mais... oh, ouais, OK. Ouais. Mais, mais pas de drac casser le jeu parce que j'avais quand même j'ai quand même réussi à terminer le jeu c'est vraiment quand j'ai commencé à jouer avec des équipes vraiment multijoueur que m'est arrivés les, les bugs. OK. Sinon mais... solo là, toute la partie j'étais ah, oui. j'avais pris dans des autos mais sinon pas si mal y a un bug qui casse le jeu en ce moment. C'est un gros, gros, gros problème. Euh, nous trois, on l'a pas vécu, mais je connais des gens qui l'ont vécu euh, qui stockent des armes euh, dans, sur lesquels ils ont apporté des modifications. Et ça, ce que ça fait... En fait, Ubisoft ne recommande pas de faire ça. Donc, à date du 3 avril, là, date de l'enregistrement du show, ne stockez pas des armes avec des modifications parce que ça peut carrément... Euh, faire bannir votre compte euh, du jeu. Euh, mm. Vous pouvez carrément être exclu euh, ah, ouais. de The Division. Euh, J'ai des amis qui, en ce moment, ne peuvent pas jouer à cause de ça. Euh, pourquoi? Ça, c'est une bonne question, mais je peux vous dire que sur euh, les forums de The Division, ça gueule, pas qu'à peu près. Oui. Euh, parce que des joueurs ont été exclus du jeu et il euh, y en a qui ne peuvent pas jouer depuis un certain temps à cause d'un bug qu'on n'explique pas. Et euh, Ubisoft, euh, disons, pas nécessairement fait une bonne job à ce niveau-là pour informer les, les joueurs. Euh, donc, il y en a qui se sont retrouvés euh, exclus de The Division du jour au lendemain comme ça, sans explication et encore moins de la part d'Ubisoft. Donc, euh, ça n'a pas été très bien géré, ce, cette problématique-là. Est-ce que ça va être réglé? J'imagine. Mais quand? Aucune idée. fait que Mais j'ai entre autres un de mes amis, là, euh, Alexis Lange, euh, l'américain qui travaille pour brancher vous euh, qui, euh, qui qui a eu ça. Donc euh, Ah ouais, OK. Ben écoute, j'avais ouais. vaguement entendu c'était quoi la, la procédure. Euh, on a un coffre pour mettre l'équipement. Moi j'en ai jamais mis parce que le okay. pack ça qui est vraiment gros. Fait avant qu que par hasard tu tombes sur une arme qui est trop de niveau pour toi puis qui vaut vraiment la peine. J'ai jamais vécu ça donc euh ben. Vous pouvez mettre des armes, mais mettez pas de mode sur vos okay. armes. C'est ce qui fait bugger hein, le jeu. Pour pour une raison que, sérieusement, là, je j'explique je, pas puis j'ai essayé de trouver des explications que j'en ai pas trouvé. Euh, fait que C'est un bug majeur. Il euh, y en a qui ont des théories du complot, là, évidemment. Là, mais il euh, y en a qui commencent à dire que ah, c'est peut-être à cause d'un problème de stockage sur les serveurs d'Ubisoft. Donc, on veut limiter... Euh, Le, le nombre d'armes, le nombre de modifications sur les armes, donc le, le nombre de données, finalement, stockées sur les serveurs d'Ubisoft. Je n'ai aucune idée c'est quoi le problème, mais c'est n'est pas réglé encore en date du 3 avril. OK. Oh, c'est okay. vraiment bizarre. Euh, en termes de, de bugs, non euh, Joe, Joe tu avais quoi d'autre? Tu vécu des détruites problématiques? c'était pas mal ça, là, tomber en bas de la map, rester pris entre en des voitures, okay. euh, passer ça... à travers les murs, mais ça souvent là, souvent. Ouais, là. parce que dans les choses que moi j'ai vécu entre autres, c'est quand tu fais de le j'arrive pas à trouver le T'es le plus grand truc en général, c'est tu fais tu team up avec avec du monde euh, via le, le, le matchmaking. Euh, ça m'est arrivé de rentrer dans une mission puis comme la première porte ou ce qui est censé s'activer pour t'ouvrir la mission décollait pas et ouais. euh, ben, le jeu te déconnecte du serveur, tu te reconnectes à un nouveau serveur puis oups, c'est réglé. Tu sais, ça prend 5 ouais. secondes. Donc c'est le plus gros que j'ai trouvé qui était problématique là, c'était le plus gros. Puis une des affaires qu'il faut souligner dans le jeu qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est que malgré la euh, grande grande map qu'on a il y a zéro loading ben il y, y a un loading au début ouais. mais après ça il y en a plus il y en est ouais, plus les seuls qui ont c'est euh, dans les déplacements instantanés d'un endroit à l'autre ou est-ce mmh. que tu vas avoir un petit loading qui est de pff, autour de 15 à 20 secondes gros max ouais. Ensuite, tu vas avoir quand tu vas rejoindre des groupes via le matchmaking, euh, là tu vas avoir un loading parce que tu changes complètement de serveur habituellement, à moins que ce soit des autres joueurs qui te rejoignent toi dans ce cas-là tu as pas de loading non plus et tu vas avoir certains euh, certains loading qui vont être euh, euh, camouflés. Exemple, ouais. la base principale de la GTF, c'est une zone de décontamination où est-ce que tu es obligé de marcher. Ben, cette ouais. zone-là, c'est une zone tampon qui te permet de loader, de charger dans le jeu euh, la base en tant que telle. Toutes les autres bases que tu vas débloquer, tu peux courir. Euh, tu sais, c'est des plus petits endroits. Euh, je suppose qu'il y a des loading qui sont cachés là, euh, mais c'est rien euh, c'est rien d'énorme parce que tu peux courir, donc ça, ça se fait très rapidement. Tu as aussi euh, l'entrée dans la dark zone, où mm -hmm. est-ce que là, tu vas avoir une genre de micro-cinématique ou est-ce que ton écran va se shaker, on, les ordinateurs se, se redécollent, tout ça, parce que c'est complètement un autre univers. Ça fait partie de euh, l'ambiance, ça te rentre dans cette portion de la ville-là qui est complètement différente. Euh, ça, ça fait la, la job qui est probablement un micro-loading aussi, euh, cette zone tampon-là parce que t'as un magasin, t'ouvres une première porte as une petite animation, t'as un magasin as, tu peux ramasser des armes, t'as une deuxième porte c'est un micro-loading qui est pas qui est pas visible euh, aux joueurs, sinon à part ça t'as absolument rien, tout se fait automatiquement les missions aussi, tu vas euh, euh, d'ailleurs ça c'est un truc intéressant j'aime beaucoup l'interface, comment est-ce qu'on a euh, fait ça, euh, c'est euh, révolutionnaire pour euh, pour moi, j'avais jamais vu ça avant Euh, le fait que tes missions, mettons que tu arrives au coin de rue où est-ce que la mission allait, t'as un genre de panneau qui est debout, là, qui est dans les airs, qui flotte, euh, translucide, qui, où est-ce que tu vois l'information? Tu vas pouvoir activer le changement de niveau, tu vas pouvoir faire le matchmaking à ce moment-là, puis si tu veux décoller la mission, tu vas juste traverser le fameux panneau, puis tu rentres dans la mission comme si de rien n'était. hum mm -hmm. Donc ça, oui. j'ai trouvé ça très très cool, tout, euh, tout ce qui est euh, aussi euh, navigation dans les menus, quand tu regardes pour ton équipement, mais en fond, tu as ton personnage, puis il est bel et bien dans l'univers où est-ce que toutes les... parce que dans les bases, euh, tu vois d'autres joueurs qui se promènent euh, alentours, fait que tu sais, dans tes menus, tu vas voir ton fond, mais tu veux voir du monde qui passe entre toi, puis ton menu, des, des choses comme ça. C'est tout super bien amené, c'est super consensuel, c'est euh j'arrive pas vraiment à l'exprimer mais c'est ça sort pas du jeu, tu vois que c'est super bien intégré dans le jeu les, euh, les menus. On a fait un beau travail là-dessus de la part de d'Ubisoft pour rendre tout ça homogène. Ouais. Ouais, absolument. fait que oui oui, puis c'est euh, c'est une interface euh, futuriste, euh, les infos t'arrivent euh, vraiment en temps réel puis tu sais tu tu passes d'un district à l'autre ben tu vas le voir sur l'écran euh, que mettons euh, c'est considéré facile, normal, difficile selon ton niveau puis Ça m'a fait un... en fait on emprunte beaucoup d'éléments de la série Splinter Cell, ouais, c'était ouais. que... quelque chose dans la Conviction. Euh oh, Mais là on te le mettait sur le mur, t'sais, oui. t'sais, fait oui. en genre de comme s'il y avait un projecteur qui euh, envoyait l'info. Euh, oui, je vois le lien, c'est vrai vu euh, dit comme oui. ça, mais euh, tu en plein milieu de la rue, tu fais juste traverser le, le entre guillemets, euh, puis ça te décolle ta émission, j'avais jamais vu ça je trouvais ça super bien intégré euh. oh, c'est intéressant, puis euh, même chose pour le système de couverture que je parlais au début euh, de chronique c'est le système un peu de Spinter Cell Blacklist, euh, avec ses pours et ses comptes, c'est pas nécessairement comme on a parlé moi et toi JB, c'est pas nécessairement le système le plus adapté pour les mouvements rapides, en même temps c'est un système auquel moi je me suis beaucoup beaucoup habitué puis euh, je refais un petit peu parallèle avec Quantum Break. Dans euh, Quantum Break, il n'y a pas ce système-là où, justement, tu appuies sur un bouton pour te cacher locker, derrière, mais... ouais, de te te derrière n'importe quelle structure. Et euh, j'avoue que ça manque parce que je me suis beaucoup habitué à celui de, de Division. Euh, dans Quantum Break, mis... euh, je, sans faire une critique profonde, moi, ce que j'aime pas, c'est que le personnage, mettons que tu approches d'une commode, il va comme se plier. Il est dans l'angle de la commode. Mais tu recules d'un pas parce que tu dis t'es pas lucky, rien, fait que t'as déplacé gauche à droite, des fois c'est pas super précis, fait que tu vas reculer, là il se lève la tête, c'est comme « mais eh non, je veux que tu restes caché », mais c'est ça, le lock, oui c'est pas rapide, mais c'est efficace pour rester caché, et le système de, de jeu de Division c'est comme ça, c'est du couverture shooting même les ennemis se cachent aussi donc ça fonctionne super bien, là où est-ce que ça fonctionne moins bien, c'est quand tu as besoin de rentrer dans le tas ou d'aller rapidement, euh, tu sais les contrôles là, avec joystick, là c'est pas ce qu'il est a plus rapide et quand tu vas faire du euh, affrontement euh, PVP ben là, la couverture, il y'a personne qui va souvent là c'est saute face de l'autre tu essaie de surtout dans le quand t'es rapproché, là, quand t'es à moins d'un mètre de deux personnages, comme c'est à la troisième personne, ouais. t'as l'impression de viser dessus mais es complètement à côté, c'est pas clair là, euh, mm. comme vraiment un flou pis même quand t'as deux alliés qui sont euh, euh, dans la même couverture, un à côté de l'autre, tu vas te lever toi pour attaquer mais comme tu vois la face de ton, de ton allié à côté, ben ça bloque ta mire mais en réalité ton fusil est censé être à, à, mettons, à gauche de, de, du personnage t'es pas censé tirer dans la tête de ton allié, t'sais il mmh. y, y a des problèmes de viser comme ça là, qui sont euh, qui sont dans le jeu euh tu sais que tu vas te rendre compte à certains moments habituellement 99% du temps tu es correct mais il y a certains moments où est-ce que tu vas faire comme bon les deux cachés, on change de place, tu es pas capable de viser ni un ni l'autre. Ouais, absolument. Qui est plus problématique. Mmh. Mmh. Euh, dans les autres défauts que j'ai remarqué les menus, autant c'est cool pour euh, l'aspect RPG, d'avoir des armements, puis de devoir vérifier ah, avec tel mode, tel mode, tel mode, euh, ça donne quoi. Mais j'aurais aimé qu'on nous présente notre arme sans aucun mode, qu'est-ce que ça donne de base. Parce que vient un temps où est-ce que c'est plus une grosse différence entre les armements. Une fois que t'es rendu au level 30, là, ton arme, mettons, de base, elle fait 56000. Ben pourquoi tu l'indiques pas parce que moi quand j'arrive avec une arme qui fait 55000, je me rappelle pas nécessairement que celle que j'ai toute équipée de base a fait 56. Ouais, vrai, raison, ouais. Donc tu es obligé de t'équiper pour voir OK, là tu es à ça, mais après ça toute, pis, bon, tu t'équipes tout puis bon, ça donne euh, ça donne une certaine complication et aussi C'est que toutes les armes qui sont des, des snipers, donc des armes à distance, euh, ce qui est important, c'est pas le DPS, on met ça vraiment de l'avant, c'est ça la stat qu'on te met de, de principale, mais en réalité, tu vas, tu vas tirer tellement plus lentement que le DPS, il est pas bon avec un sniper, c'est la balle, l'impact de cette balle-là qui est de, qui est important. Euh, et ça, bien, euh, j'ai trouvé que la comparaison entre les différents types d'armes et leur capacité était pas claire non plus. Parce que les tableaux sont pas toutes pareils. Tu vas avoir une mitraillette, ça va être euh, DGT pour dégâts. Après ça, tu vas avoir tel autre stat, tel autre stat qui vont être présenté. Puis un sniper, ça sera pas les mêmes stats aux même place. fait que ça peut devenir assez complexe pour comparer l'efficacité de types d'armes différentes entre elles. Hum mm -hmm. Mais là, on tombe dans le piqui, on tombe dans les ouais. affaires que normalement, dans le jeu, jusqu'au level 30, tu, tu remarques pas. Mais quand tu es dans le end game puis que ça joue à 2-3 dégâts par seconde de différence, ça commence à être important. Puis tu es obligé de tout de faire ton équipement, de le refaire, puis bon, c'est euh, compliqué. Même chose pour euh, tout ce qui est genouillère euh, et les modes que tu peux intégrer à l'intérieur de celle-ci. Euh, les modes, ça va toujours te dire... C'est euh, plus d'armement ou plus de choses si tu l'équipes. Mais en réalité, quand tu l'équipes, ça te donne pas nécessairement ces mêmes chiffres-là. Moi, j'ai toujours eu ce, ce, ce... Je sais pas si c'est un bug, là, mais c'est pas clair là l'impact des mods sur les équipements, euh, ce que ça donne sur tes chiffres globaux. Euh, je sais pas si vous autres avez vu ça, les mods. Non, c'est ça, c'est pas clair. On peut pas les comparer. Le tu sais, mod, tu en as un, il es, est équipé sur ta, sur, ta, sur ton fusil, puis tu en, en as un autre, mais tu peux pas comparer. Tu dis si je mets lui ça fait quoi Il faut vraiment que tu le mettre là tu regardes tu fais, euh, il y qu'est-ce qui a changé exactement ouais. Ah ouais OK mon team mon, mon énergie a changé ça a joué sur ma santé OK bon euh, je vais l'enlever je vais remettre l'autre ça, ça j'ai moins mais ça ça ça vient ça vient difficile à gérer quand même là, toutes les modifications là ouais. J'ai vu à un moment donné dans je me rappelle pas là, je pense c'est le mode expert ils nous disent faut avoir 150 150000 de niveau d'équipement J'ai cherché le niveau d'équipement j'ai ouais. jamais trouvé Oui, exactement. Moi aussi, je, je sais pas c'est quoi, encore. Je sais pas que... dire. Faut-tu que je calcule toutes mes, euh, mes, mes stats, puis je me sens ensemble, pis ah, c'est à peu près 150 000, ou c'est le niveau d'attaque, c'est le niveau de défense, c'est euh, pas clair, je comprends pas. Pis t'en as des stats, là, quand t'es pas dans tes, tes menus de personnages, des menus, il y en a à toutes, là, ça, ça, des fois, ça comme plus de bon sens, là, t'as tellement d'équipements, t'as tellement de variables, que ça, ça vient perdant, mais t'as tous tes pourcentages, trouve, loup, pourcentages de trouver du pourcentage de telle affaire, de critique pourcentage Ça aurait été quoi de dire note globale de ton équipement. <rire> oui, c'est ça. On, on se demandait même est-ce que c'est 150 000, les quatre joueurs ensemble ou, euh, tu sais, on était comme tout plus sûr de ce que ça voulait dire. Là, fait l'aspect RPG, aussi le fun soit-il, aussi perdant peut-il devenir. Ouais, <rire> Quand tu creuses trop <rire> profond, là, tu vois qu'il y a des faires. Euh, yeah. J'essaie je, de penser à d'autres choses en termes de défaut. On a parlé de la redondance, on a parlé euh, des bugs on a parlé euh, de, de des stats de l'équipement. Euh... Ah oui, autre truc. Ça, ça, ça se rejoint un peu là, c'est quand tu veux euh, crafter, tu veux fabriquer de l'équipement. On va te donner sommairement les stats que ça te donne. Mm. Sauf que oui, l'arbre de base est censé être tel. Mais avec l'équipement que tu as, avec les modes que tu peux rajouter, ça dit pas combien ça va être. Fait qu'une arme qui est, mettons, je disais 56 là, tantôt, là, une arme qui est à 60 à la fin, avec toutes les modes, ne sera pas nécessairement plus forte qu'une arme qui, de base, est à 56. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que c'est dur de comparer, pis là, t'as dépensé de l'équipement pour absolument rien, <rire> euh, de, de, de T'es consommable, là, pour la fabrication, parce qu'on ne donne pas assez d'infos sur... T'sais, on devrait pouvoir tenter la, la, la, la modification de l'armement avant de la fabriquer pour voir si, au bout de la ligne, ça va valoir vraiment la peine. Même chose pour tous les équipements, genouillères, euh, coude euh, casque whatever là, euh, que tu peux avoir. C'est des stats vraiment primaires qu'on va te donner. Euh, on te, on t'indique pas qu'est-ce que ça va varier sur ton DPS, sur ta technologie, sur ta santé. On donne absolument aucune indication. Fait que oui, de base normalement, ton équipement est censé te donner plus de protection, mais au global, à la fin, est-ce que ça va vraiment être positif? Oui, c'est ça. Ça, c'est flou aussi. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, <rire> l'équipement, euh, tout ce qui est défensif, là, on donne un niveau d'équipement euh, genre 500. Bon, OK. Qu'est-ce que ça donne 500? Après ça, tu as l'impact sur le DPS, tu as l'impact sur la santé, tu as l'impact sur la technologie. Mais qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir plus de défense, des, de protection ou d'avoir les, les statistiques avantageuses sur le reste? C'est tellement pas clair. Tu n'as pas ton niveau de défense total. Tu n'as pas ton niveau d'attaque total. Tu as, as, as bien des stats partout, mais il n'y a rien qui est vraiment qui tout, qui peut te permettre d'avoir une vue euh, sur ton personnage global outre le niveau puis passer 30 ça veut plus rien tu ça ça veut plus rien dire donc y, cet aspect-là serait vraiment à revoir là, de la part de de de Ubisoft pour de division pour le prochain de rendre ça plus clair c'est quoi cool, t'en mets pour tout le monde tu en mets à toutes les sauces mais Il rien pour euh, s'englober. Sauf que ça, c'est quand même c'est quand même euh, à la fin. T'sais, dans le sens que je me suis pas soucié de tous ces aspects-là quand j'ai joué l'histoire principale et les 30-40 premières heures, je m'en suis pas soucié. Quelqu'un qui, qui est pas trop intéressé à jouer multijoueur ou qui va faire le jeu avec l'histoire principale de A à Z va peut-être pas voir ces petits défauts-là là, parce qu'il va s'équiper de le meilleur équipement qu'il va trouver à terre, mais là, on est rendu vraiment dans le poussé là, de dire « je veux augmenter un petit peu pour pouvoir faire cette mission là <rire> en expert, tu sais. ouais. C'est des défauts mais c'est des défauts de comme tu disais de endgame. Tu sais, Quelqu'un qui s'achète le jeu demain matin, il ces défauts là, il voit pas là. Sauf qu'à un certain moment donné, euh, c'est que le mode solo, tu vas jouer peut-être 30 heures, puis c'est le end game que tu vas passer le plus d'heures. Fait ouais, oui, ça. ces défauts là euh, à la base semble anecdotique pour un nouveau joueur. Mm -hmm. Mais plus ça va avancer, plus tu vas t'en rendre compte et plus ils vont devenir problématiques. Donc c'est pas parce que ça impacte pas les nouveaux joueurs que c'est pas important. Non, non, non mais... <rire> J'avais de la petite nuance okay. parce que oui, ça ça a l'air ça l'air comme du net picking mais vient un temps où est-ce que ça fait vraiment ça fait vraiment une différence. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur le jeu. Je veux savoir globalement votre impression. Jonathan, je d'autant je te laisse commencer avec avec aussi une note. une note une note moi j'irai avec un 9/10. sur 10. Oui, j'ai eu des bugs mais c'est pas des bugs, c'est des bugs qui m'ont frustré sur le coup. Mais euh, globalement, si je me ça sur le nombre d'heures que j'ai mis euh, sur le jeu, c'est quand même assez minime. Euh, j'ai adoré l'ambiance. Je me sentais vraiment là, euh, dans mon personnage. Là. Je m'amusais moi-même à, à l'habiller, à lui mettre une tuque et un manteau. Euh, J'étais comme, ah, il a de l'air à faire froid, je vais lui mettre une tuque. Ouais, <rire> euh, je suis poussé à jouer le jeu de rôle là, vraiment à fond. Là. Pis, je mettais un manteau qui avait pas de... T'sais, je as un manteau mauve parce que je me suis dit ben si trouve un manteau à terre là ça fait trop probablement pas tu sais ça sera pas le plus beau manteau je me suis mis à, à, à jouer le jeu là j'ai aimé l'histoire de les retrouver sur les cellulaires j'ai aimé l'ambiance la, les graphiques c'est super beau la dark zone on n'avait jamais vu ça le stress qu'on vit là je trouve ça je trouve ça génial la première fois j'ai mis les pieds j'étais tout seul puis j'ai écoute je suis rentré j'ai vu des ennemis du gens s'attaquaient puis j'ai j'ai assez courir pour trouver la porte la plus vite pour sortir de là, tu sais, j'ai eu peur. <rire> tu sais, j'avais jamais vécu un multijoueur où est-ce que t'arrives dedans, tu fais, euh, non, non, non, il faut que je sorte d'ici, là. Fait, pour tout ça, moi, je, je, je trouve que c'est un incontournable, euh, Je mettrai un neuf sur dix. Ouais, je pense que ça va faire, le Dark Zone de The Division va faire, va être un nouveau landmark sur la façon de faire un game mais de créer de l'interaction entre les joueurs, je pense que c'est quelque chose que qu'on a pas déjà vu puis qui risque d'être réutilisé par d'autres ouais. gens. Pendant que Daniel en revire son bureau grand complet à l'envers... Non, non, c'est ma chaise, c'est ma chaise, <rire> <je> m'excuse. <rire> Ah, ah c'est du C'est DK, ah. en train de la monter. que <rire> non, non, non, non, ça est acheté chez Canadien tire. Ah, je voulais amener euh, tu tu parlais de du visuel, de, du personnage, tu sais les manteaux Il y a Charles de On Onepound, je le salue d'ailleurs qui ont fait une super bonne critique aussi si vous voulez en savoir plus sur de Division, allez les écouter, ils ont fait vraiment un bonne job eux autres aussi. Ils disaient euh, entre autres que ils trouvaient dommage Ça c'est son côté joueur de, de, de, de, de dont vous êtes le héros puis de Final Fantasy puis ces affaires-là. Euh, du fait que euh, quand tu mets de l'équipement, tu un level 1 ou un level 30, ensemble, tu sais c'est comme de Godo là, ça ne pas changer ton, ton équipement, tu as pas d'impact. Puis je comprends, mais il y a aussi le côté réaliste de dans vraie vie, tu sais Il pas vraiment de niveau sur l'équipement. Donc, <rire> ça ne resterait pas. Une mitraillette, c'est level 30 ou level 1, ça aurait resté une mitraillette. Fait que, tu sais, je trouve intéressant qu'il soulève le point, mais je trouve en même temps Euh, l'immersion que ça amène dans le jeu que tout le monde est semblable tout le monde sait c'est la même dirigence euh, je trouvais que c'était plus important l'ambiance générale du titre que euh, le fait d'avoir des épaulettes avec des pics puis des flas que tu aurais dans un jeu fantaisiste mmh. euh, Daniel de ton côté côté notes. Euh, ben moi j'ai fait euh, critique écrite, j'ai mis un 8.5 sur 10, donc euh, je vais maintenir ma note euh, c'est un euh, comme j'ai dit c'est un jeu qui est surprenant, je l'attendais pas en tout euh, donc euh, ça m'a beaucoup surpris la redondance a été pas mal le facteur qui me le plus rentré dedans au niveau euh, plaisir mais encore une fois c'est euh, à long terme parce que euh, ça a quand même pris beaucoup beaucoup de temps avant que je commence à avoir moins de fun, donc là euh, investissement euh, par rapport au plaisir que vous allez avoir va être risque d'être euh, pas mal rentabilisé oui faut savoir que ben faut aimer ce style là aussi euh, si ça rentre dans vos cord n'hésitez pas moi j'y vais avec un 9, euh, comme euh, comme jonathan euh, parce que le plaisir est réellement au rendez vous et les qualités de ce jeu là dépassent largement les défauts qu'on a pu soulever. Euh, si vous embarquez dans l'aventure et que c'est votre style de jeu, n'hésitez absolument pas. Euh, Je pense que c'est vraiment un achat. Euh, Peut-être une location pour vous voir qu'est ce qu'il en est mais définitivement, c'est un achat pour euh, moi pour ce jeu-là. Voilà qui fait le tour de notre critique de The Division. Je veux savoir, les boys, comment on vous retrouve sur le web. Daniel? Oh yes, euh, donc euh, Twitter à DracoADG, euh, sinon euh, vous pouvez me lire sur affairedegas.com, euh, section techno-jeu-vidéo, parfois dans la section société-autre, euh, quand j'écris des articles, criminalité, paranormal, euh, whatever. Euh, donc euh, c'est les deux façons euh, les plus faciles de me rejoindre, sinon Facebook avec mon vrai nom, mais encore une fois et euh, spécifiez-moi que vous m'avez entendu sur réalité augmentée ou euh, tout cas parce que sinon ça se peut que je vous prenne pour un prince éthiopien qui veut me le... qui veut me léguer sa fortune finalement et ça se peut que je vous vous Soin de besoin de se faire monter une chaise ou un peu puis qu'on peut t'appeler aussi là Mais ma commode là, elle est, elle est très bien montée, je sais juste à le dire. C'est la chaise de la misère. Je sais pas ce qu'elle a chaise, là, cette chaise là. là. En plus, la chaise, c'est une chaise de président, selon euh, euh, selon la boîte là, que... oui, au canadien tard, ils savent comment équiper les présidents hein. Absolument. Mmh. C'est là, là que ça s'équipe des présidents. Euh tout le jour Astro Boy 3000 sur Twitter ou Jonathan Turcoux sur sur Facebook. Et moi, j'ai bien gagné sur Facebook. Comme Daniel, dites-moi de, de où vous m'avez connu, puis ça va, ça va aider l'acceptation. Sinon, sur Twitter, sur Xbox One, ajoutez-moi si vous voulez faire des raids, vous voulez aller dans la Dark Zone, gangjb.com. D'ailleurs, tous les fois que je joue avec des joueurs en anglais, non, c'est pas gag. <rire> je trouve juste de l'expliquer, c'est quoi. Ah, c'est compliqué. <rire> <rire> c'est tout le temps... Comment est-ce qu'on va t'appeler... Euh, JB, ça doit être correct. <rire> ça va <m 'aurait> être <rire> le problème. Donc, euh, euh, voilà pour ça. J'anime aussi un autre podcast qui s'appelle « Hors-jeu sur la thématique du hockey ». On fera bientôt notre épisode récapitulatif de la saison de boîte du Canadien de Montréal. C'est à suivre. Sur les réseaux sociaux, ben euh, on est disponible aussi. Euh, en tant que réalité augmentée, nous avons notre page Facebook, euh, Facebook « réalité Hog ». Facebook.com, « réalité Hog ».« At Realité Hog » pour ce qui est de Twitter. « Twitter euh, » podcast at réalitéhog.com pour notre adresse courriel et réalitéhog.com pour notre site internet qui est grosso modo un dépôt pour l'émission. On vous invite aussi à nous laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes. Plus vous avez de, des éloges à nous faire, plus vous mettez des étoiles 5, s'il te plaît. Euh, et plus nous serons facilement retrouvables sur cette mer de podcast Et nous sommes aussi disponibles sur plein de sites de podcast dont Pod Québec et RZOWeb. Euh d'ailleurs belle grosse euh, amélioration là du site web, on peut se faire un compte euh, et euh, pouvoir euh, mettre une liste de favoris et sauvegarder notre euh, emplacement euh, d'écoute. Donc euh, tu dois quitter, tu fermes, tu reviens, tu es revenu à même place. Donc euh, rzoweb.com affiliation à JF Cramp qui a repris le projet euh, de main de maître et qui fait une excellente job. Voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. J'espère que vous avez apprécié. Merci les boys. Merci. merci. Et merci à vous les auditeurs. Et on se dit à la prochaine fois dans un autre élément. Bye bye. Bye bye. bye. <musique>